Je t'ai trouvé dans le sable, t'étais au bout du rouleau. J'allais quand même parler arabe, passer sans te donner d'eau. T'es bien le premier arabe à qui j'ai donné. De lokiet afhebben, la route sous ce soleil-là. Après tout, fini de roumis en fini le croyants. On est de pauvre croûte dans le Sahara. Dans quatre au Saint-Lune, la ville chaïra, derrière la dune que tu vois derrière la dune que tu vois là On a marché dans le sable Deux jours sans se dire un mot Mais quand j'ai flanché l'arabe Tu m'as porté sur ton dos T'es bien le premier arabe Il me porte sur son dos harassé de tempête On s'est écroulé, épuisé Et là, comme deux bêtes On s'est enroulé Dans la même baisse Sous le vent glacé Regarde l'arabe Bon Dieu, pince-moi Lève-toi C'est elle, c'est la ville Debout fait néant Dans mes bras l'arabe Nous sommes vivants On est arrivé la rabe, l'amitié s'arrête ici, on s'est séparés sans larme à peine adieu, mais merci, mais tu as changé la rabe, quelque chose d'an malade.